Unité 8, leçon 2, phonétique. Répondez comme dans l'exemple. Ce film est excellent. C'est un film qui est excellent. Cette actrice a 20 ans. C'est une actrice qui a 20 ans. Cet acteur a beaucoup joué. C'est un acteur qui a beaucoup joué. Cette histoire amuse le public. C'est une histoire qui amuse le public. Ce personnage est intéressant. C'est un personnage qui est intéressant.